Le roi condamne Golo à être écorché. Les soldats arrêtent Golo et le mènent au supplice. La foule les suit. Geneviève chante.